La mort semble toujours victorieuse sur la vie. Dites-vous bien que la bêtise humaine est encore plus puissante que la faucheuse elle-même. La preuve, Sinistros est encore présent ce soir. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son désespérément bulletproof d'assistant, surtout quand votre médecin se nomme Dr. Payne. Il me semble que le préfixe n'annonce pas nécessairement la guérison. Priez pour survivre, ne enfoiré. pas y Gasphere is our business.We are undead, Incorporated.Débutons le tout avec une superbe nouveauté.GO! Et nos animateurs. C'est fou.ca, c'est de la baladodiffusion. C'est fou.ca pour nous contacter. C'est fou.ca pour nous écouter en direct sur le net. C'est a c, fou, c fou, ça. Bonjour, mon fils. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mon père, j'ai été encore infidèle cette semaine. Comment? Racontez-moi ça. C'est la faute de la barrique?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 41 70, Boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Chaque semaine, CFOU e s t reçoit des caisses de nouveaux CD. Et chaque semaine, le poste d'écoute prend le temps de les écouter. Pour la première fois, en même temps que vous. Contrairement à d'autres radios, le poste d'écoute, c'est trois heures de nouveautés et seulement des nouveautés. Le poste d'écoute, en direct les vendredis de 10h à 13h à CFOU891FM. e s t CFOU e s t dans vos oreilles! 48911 <rire> Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation. Ah, ce putain de bordel de merde de 13 mai de l'an 10 g r â c e 2008. Je suis pratiquement à l'informe, Dr. Pendragon. <rire> pratiquement. Oui, parce qu'avec la petite présentation, on ne peut pas dire que c'est très i n f r m e On a essayé de le faire en s o u r i e muet. Finalement, personne ne comprenait. Oui, que... c'est ça. Que finalement,、euh, bon, c'était ça où on le mimait, mais bon, on <rire> s'est rendu compte que la radio ne permet pas de voir ce qu'on fait. Sinistros va te faire foutre. <rire> Merci. <rire> Et, Ça me fait très plaisir. Après un mois d'abstinence, Sinistros daigne revenir. Il Tu n'as pas gagné avec moi, c'est pas pire. Non, mais c'est parce que tu me fais une grande fleur d'avoir daigné de te, de te déplacer ce soir, n'est-ce pas? Ben, ben, une grande fleur. j a i piché le pot avec aussi.、Euh, oui, j'en en garde encore des souvenirs ben, impérissables.、Oui. Eh bien, ce soir, chers auditeurs et électeurs, nous avons une émission. é l e c t r o n aussi, si vous voulez. Oui. Et on peut enlever le é l e c t aussi. l l e c t r o n aussi. <rire>、euh, on a une émission qui est effectivement, je ne s a i pas spéciale, mais. On se rattrape sur les longues semaines passées où nous n'avons pas présenté le segment du Mechanical Experience. Donc, ça、pas? va brasser ce soir, ça va être. Oui, oui. oui. Même que、ouais. je vais décider de faire mon petit rebelle un peu aussi. Ouais, oh, si peu.、Hein? Si peu. Donc,、euh, ça, c'est un petit peu plus tard dans l'émission, dans environ peut-être une vingtaine de minutes. Mais auparavant, nous allons faire la nomenclature de ce que nous avons écouté en ouverture, n'est-ce pas? Allons-y. Où ça? Ben, où ce que tu veux. D'accord. <rire> On a écouté en ouverture une nouveauté qui sortait, en fait qui est encore toute chaude, qui est parue aujourd'hui même le 13, c'est-à-dire le nouveau Dayside, qui a pour nom Till Death Do Us Part. Et on a écouté la pièce qui s'appelle Eight of, hatreds, of All a t r e d s C'est un album qui、euh, me plaît tout autant que l'avant d e r n i è r e qui est Stanch of Redemption. C'est du Dayside très powerful et、euh, très plein. Je e sais pas comment tu as trouvé, toi. Ben, moi, j'ai trouvé que ça a bûché en sacrifice, là. Oui, effectivement, ça a bûché pas mal.、B、Benton, ben, c'est le、euh, genre de dette que j'apprécie.、Euh, oui, moi aussi, c'est ce, ce, ce, ce genre de dette que je trouve assez bien. On avait tout de suite、euh, après formation n i i l l y C'est spécial, ça, hein? Oui, ça, c'est dans spécial. C'est un, un groupe qui se veut très.、Euh, Je connaissais pas réellement, le, le, je connaissais de nom, mais de, musicalement, je connaissais pas. Mais...、Wow. C'est pas reposant, ça non plus.、Hey. C'est la pièce、euh, What Can Be safety, Safely Written. C'est la pièce d'ouverture du, du dernier album qui est paru、euh, il y a quelques mois à peine. Il s'appelle Etyphalic. Et donc, j'ai une excellente, merveilleuse copie en vinyle, mon cher. Avec,、euh, les vinyle sont jaunes, moustachés noirs. Ça va absolument. Délicieux à voir. Délicieux. Ouais, ben、te、ça en a i t Ça v t r un peu de crème glacée dessus. h o l n ê t e m e n t là, Sinistro, je te dis, quand je regarde l e s v i n y l e s j'ai vraiment le goût de croquer dedans. Oh l dit bon. <rire> C'est vrai. Mais ça, ça me faisait penser, étant plus jeune, quand, à l'époque où nous n'avions pas le droit d'avoir décédé, puisqu'évidemment, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On achetait des v i n y l e s comme toi et moi d'ailleurs. Ben, ça devrait revenir, ça. Oui, puis quand je, je tombais ben, accidentellement ou quand je r é u s s i a à avoir une édition qui était un vinyle blanc, j'avais l'impression que je pouvais le manger. Ah! Ça valait bon, tu trouves pas? Je sais pas, j'ai jamais eu de vinyle blanc. T'as jamais eu de vinyle blanc? Non.、Ah, j'ai eu des rouges, j'ai eu des bleus, mais pas des b l a n c s Ah, ça, ça a dû manquer、euh... à ma culture. qu'est-ce que... Non, pas ta culture, je dirais peut-être plus que ça te manque dans, dans ta jeunesse.、Okay. Tu vas peut-être t'en ressortir. J'en ai même eu avec des petits dessins dessus. Ah oui? Oui. Les as-tu encore? Oui. On va y voir justement, à to tout、ah, oh. de dette, un picture disc. j a eu d même... pièces de collection. Pièces de collection, ça n'existe plus, ça, mon、mm -hmm. homme. b En vrai, fait, pas le groupe non plus, ou à peu près pas. m a i non, mais là. <rire>、euh, hey, quoi que, savais-tu que, o u i t b a u u p l a c k e va jouer avec Voivod、euh, au super spectacle EV、euh, Montreal,、euh, qui va avoir lieu au mois d'août, je pense. Au mois d'août, effectivement. Mois、ouais. Et c'est la formation, ben, en fait,、Pressement、le plus o r i g i n a l comme on peut pu le faire. Suis, puis, comme j'avais prédit, j'avais dit ça, s u r p o i l i online. Le, guitar... le seul guitariste qui peut jouer là-dedans, c'est Dan Mongrain. Et c'est le bon, y'a donc, qu'est-ce que tu fais là, Sinistros e bien, C'est lui. Qu'en toi. C'est ça. C'est Dan Mongrain qui fait la guitare de la g Pensez-vous、bon, sans de les dents, Sinistros e avait encore raison. Eh oui, que voulez-vous Eh, c'est Dan Mongrain, ça risque d'être bien. Il y a pas mal. Il y a une couple de spectacles de bouquets.、Euh... Calgary,、euh, je pense qu'il y a un spectacle. Chicago, je pense. Je peux pas te dire les endroits exactement, fête, là. C'est en, en jasant avec notre ami Alain Rockmaster qui est allé voir le lancement de Martyrs jeudi dernier. Soit du temps passant, semble-t-il, c e s t très bien passé.、Euh, il a jasé avec Daniel il disait Bon, ben, regarde, on a, a une coupe de chaud de bouquet. Ben, pis... c e s t t u ce gars-là Il réalise un méchant rêve, là. Ben, je pense que Voiva a toujours été très important ben, pour lui. C'est un maniaque, de Voyager, ce gars -là, pis, le Voiva, ce gars-là. Puis, du jour au lendemain, tu sais, tu te retrouves.、Hein? Si tu remplaces Piggy, il me semble que.、Mm -hmm. Ouf. Ouais. Les épaules, faut il faut que ce soit une fête large. Ben, c'est pas.、Rien. Lui, il n'y aura pas de problème, là. Mais non, je pense que lui, en général, tu peux lui demander de jouer à peu près n'importe quoi. Il devrait être capable de s'acclimater. Ben, t as juste à é c o u t e r Brainscan qu'ils ont fait sur le,、ouais. sur le dernier album, puis qu'ils en écoutent, là. C'est Brain Scam. C'est ça, c'est Brain Scam.、Ouais, effectivement. Ça, en tout cas, ça risque d'être assez intéressant.、Euh, bon, bref, avant Nightly, nous avions eu、euh, Morbid Angel et la pièce d'ouverture de l'album. <rire> c'est malheureux à dire, mais c'est quand même le dernier album qui est paru en 2003 de la formation. Heretic, la pièce Cleans in Pestilence, Blades of Halloween. Cleans in, in Pestilence, c'est un m é l a n g e assez radical.、Hein? Un nettoyage dans la peste. Là.、Ouais. Wow, la... On peut y aller direct. Marco, tu passes le scraper avec un peu de souffleur. Pis... D'après moi, ça fait pas mal pour être <rire> maudit. <c 'est> <rire> ça bloque. <rire> Et on a terminé ce bloc avec, bien sûr, t、euh, e Mishuga. On a tiré du dernier album, Obsine, la pièce p r e v i s C'est un album que je trouve absolument. Moi, je l'ai survolé. J'ai écouté 4-5 pièces comme faux, comme f a u t J'ai tellement d'albums à écouter qu'à un moment donné, tu sais plus quoi. Non, c'est évident. Mais ça, c'est. w、wow. o u Ah, moi, c'est vraiment malade. Entièrement、ça. charmé par cet album-là. C'est dans un, un de mes tops jusqu'à présent. Là, puis je l'ai dit, je pense, la semaine dernière ou l'autre semaine. Il va sûrement faire partie de mes retenues 2008,、hmm, D'après moi, ça va être un classique de 2008, ça, c e r t a i Ben oui, ben oui, ça qu'il dit.、Euh, c'est ça, je te dis. Ça, tu dis, toi, pardon. OK. OK. <rire> Ce soir. Non, qu'est-ce que je fais là? Oui, ce soir, effectivement, pour ceux d'entre vous qui auraient décidé de ne pas écouter r a n i m a t i o n et de vous rendre au Medley. Mais c e s pas vous qui... de le dire s'ils écoutent pas l a n i m a t i o n là. Non, mais c'est parce qu'ils vont peut-être l'entendre sur sa balado. Ah, OK. Pauvre innocent. <rire>、euh, vous aurez manqué la chance d'entendre Sinistro, c'est moi, s'entretenir de façon très courtoise. Pour aller voir, vous aurez choisi d'aller voir Arch Enemy. Hein? Ben oui! Arch Enemy qui était avec、euh, Dark、Twi euh, Tranquility. d e v o n e t Erizy, ça, je peux quand même passer l'éponge un peu là-dessus. Et、euh, Firewind. Donc, c'est ce soir, présentement, au Medley. Puis demain, ben, ça sera、euh, à l'Impériale de Québec. Donc, Arch Enemy. Mais là, on s'entend dessus, c o u s ça d Trois-Rivières. Dépêchez-vous, parce que là.、Euh, non, mais je pense qu'il qu va être un peu tard. Ouais. Mais vendredi, le 23 mai, c'est OPEF. Puis toi, t'as、oh, eu. Oui, le... oui, le dernier album,、euh, j'ai été assez surpris.、Euh, C'est pas mal, pas mal meilleur que l'autre avant. L'autre de l'autre. Je ne l'ai pas、là. trouvé extraordinaire, l'autre, mais je ne l a quand même pas trouvé mauvais. Non, il e s t pas mauvais, mais tu sais, ce s t pas Blackwater Park, ce s t pas Bonnie Rise non, non plus. là. Non, Ecoute, on s'entend-tu que dans la carrière d'un artiste qui. C'est sûr et certain, t'as des hauts ou des bas. Mais t'as、euh... souvent à peu près un à deux albums très marquants dans la discographie. C'est clair. Celui-là, là... celui、euh, le dernier album est quand même très bien.、Là. Donc,、euh, Holepath seront au Medley le 23 mai prochain en compagnie de la, la formation Three et That March. Puis là, ben, on continue d o u t à l'heure pour les spectacles parce que Sinistro aussi, l y a des choses à nous faire écouter. Ben oui.、Hey, C'est du plate.、Là. En plus, il est là, mais fallait il fallait qu'il nous fasse écouter de la musique. Je suis obligé. C'est mon mandat. Oui, c'est、euh, mon c a r m e n t J'ai commencé à faire un peu de pub、euh, pour réanimation.、Euh, il, est euh, rap, il est temps. Il est temps, il est temps. Laisse-moi le temps de faire ma job comme du monde, mais ça porte fruit quand même. Oui, faire sa job comme du、euh, monde, je suppose. J'ai trouvé un une bon une band sur MySpace, euh, mélangé euh, de Toronto puis mélangé de Montréal. Ils savent où s'en vont aux autres. Tu veux que dire, c'est des、euh... gars qui sont mélangés qui viennent à Toronto et des gars mélangés qui viennent de Montréal. Ils sont tout mêlés. Okay, ils sont pas vraiment、bien. mêlés.、Euh, non, ils savent vraiment où s'en vont. Dominique elle t r o u v e ça bien drôle. Dominique, hein, c est, c est... Bon, oui. <rire> On va y passer le micro, elle, v o i là-bas. <rire> Fais attention à ce que tu dis, toi, là. là. <rire>、euh, le band, c'est All Guilty. All Guilty,、euh, qui a fait、euh, une pièce pour la trame sonore du film The Bagman. Un film québécois d'horreur qui,、okay. semble-t-il, va être、euh, un must pour les amateurs. Tu sais, on va un, aller、euh, voir ça sur u e l e t t o u t à l'heure, voir ce qu'on trouvera. On, on comme va、info. regarder ça, c e、euh, r t a i n L'album, je l'ai survolé vite, vite. J'avais entendu 4-5 t o u e s assez intenses.、Mm -hmm. Puis j'ai décidé d'en mettre une pièce ce soir parce qu'il faut que d'ici deux semaines, je f a i s le review de l'album. v a i t u r Poilu Online. Ils ont été bien cool de m'envoyer leur album par la poste、mm -hmm. euh, pour faire un review puis pour passer à, à réanimation. Ils vont être、euh, en première partie de i m p a l Nazarene. Ah oui. Bientôt, ils s'en viennent. Je ne sais pas c'est quoi les dates.、Euh, on le dira、euh, tantôt. Oui, oui.、Ouais. Euh, le 20 juillet, ils vont être ici à Trois-Rivières avec、euh, un band d'Europe. J'oublie le nom. Là, et vite, vite, là, je r e g a r d e s ça rapidement. Mais tu sais, c'est. Ça va être un, un Christy de b o n s h o t OK. Puis, si t'es allé voir, puis j'ai vu des photos du band, puis le chanteur, là, avec la grosseur de b r o c c h i a t'es aussi bien de ne pas rentrer dedans, ça, c'est clair. Parce que e u autres, i le s vont... l train va passer. <rire> c'est débile, c'est carrément hallucinant pour un band d'ici, c'est ouah. Ah oui? Ça bûche. Ça bûche. Ben, On va écouter All Guilty. All Guilty avec Cake and Steak, tiré de l'album s p i r i t of a l、euh, Color.、Euh, Go, go, go. Go. 14 mai, le groupe Saga p o o l débarque à l'Embuscade. Dès 22h, venez fêter avec le groupe Saga p o o l p b i e t s à la porte, seulement 8 Saga p o o l à l'Embuscade, un spectacle à ne pas manquer. L'Embuscade, 1571 Rue Badeau, Trois-Rivières. Le centre d'appel d u r a m l e est présentement à la recherche d'agents et d'agentes au soutien technique. Poste permanent à temps plein, salaire progressif de 9 à 11 possibilité d'avancement. Les candidats recherchés doivent avoir terminé leur secondaire 5 avec ou sans expérience dans un centre d'appel et avoir des connaissances intermédiaires en informatique. Faites parvenir votre CV à carrière au pluriel, d u r a m c o n t a c t c o m ou visitez l e c i f u c a pour plus de détails. À noter que d u r a m est aussi à la recherche d'agents au service à la clientèle. Suivant, qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah,、oh, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. 私たちの経験は 4 1 l 0 boulevard des Forges、voisin de la Cage au Sport。 C'était une pub, c'était le fun.、Hein? On a eu beaucoup de plaisir. Moi, j'adore les pubs. Oui, oui, effectivement, c'était une,、euh, une pub. Une pub. Une, une pub, pub mémorable. C'est fou, c'est fou, c'est fou.、Hey, c'est tout un jeu de mots, tu en as fait là. Publicité, espèce de chauvin. <rire> hey, Sinistro, s tu nous as.、Euh, la dernière pièce m'a rappelé, rappelé de très bons souvenirs radiophoniques. C'était fou, hein? Ah, chapé, <rire> euh, c é t a i t Chris Chic avec Koudache. Puis,、euh, effectivement, avec、euh, M. Drapeau ici même, avec、euh, Saruman aussi. On a eu du f p n r t en s a c r i f i l s m e t o n s À qui le dis-tu? À toi.、Euh, effectivement.、Ah, euh, euh, non, ça rappelle. On a, eu des, on a eu des petits pépins avec cette compil-là. Ben oui, effectivement.、Euh, tu m'as conté ça. C'est assez spécial ce qui est arrivé.、Euh, C'est qu'en faisant le mastering, tu as, as les membres de, de toutes les bandes qui t'envoient l e Wave. Il、mm -hmm. y a deux bandes qui nous ont envoyé leur Wave en 48 000 MHz. Au lieu du qui, 44 100 standard. Au lieu du 44 100 standard, dans le fond.、Mm -hmm. euh, on s'en est pas aperçu. Nous autres, on, quand on a fait le mastering et que le, le logiciel, il n'a dit pas de trouble. Il a tout mixé ça, lui, pas de problème. Il a fait un drop-down. Il a fait un drop-down. f a Il t q u i a rallongé les t o u r e Mais ils, ils, a... ils、ouais. ont. Ils ont donc pitché.、Ouais. Mais nous autres, on connaissait pas les chansons. Fait que, Ça, ça sonne bien, c'est excellent. Fait u master. Puis quand on a fait l'émission au site, i y a personne qui a allumé non plus. là. <rire> c'est le lendemain, les emails ont commencé à fuser. Parce que les bandes, eux autres, ils ont allumé. Eux autres, ils ont allumé vite l e u sacrifice. Oui. Euh, là, c'est correct. Non, non, regarde, on va téléphoner à la compagnie.、Euh, on va dire,、euh, faites pas les prints tout de suite. Trop tard. Too late. Et, too late. Pendant qu'on faisait l'émission, les CD étaient au printing.、Mm -hmm. Fait que Le lendemain, quand on a appelé, ben, les autres ils étaient en train de les emballer.、Mm -hmm. Fait que, Fernand, il a tout déballé, les CD un par、Alors、un. Oui, <rire> Je l'ai rencontré hier soir, puis、euh, il m'a expliqué ça, puis j'ai dit, t e s pas mal plus fou que moi. Ben, ouais, mais là, ça prenait ça, pourquoi? Ah, que s t c que tu veux, écoute. Mais ça, ça fait partie de l'expérience, mon cher, n'est-ce pas? La prochaine fois, on va savoir comment q u on fonctionne.、Bon, Avant,、ah. euh, avis à tous les b a n d s si vous avez une wave envoyée pour q u e l q u e c o m p i l a t i o n que ce soit, ça prend du Windows PCM 44100 MHz, pas d'autre chose. Point final. Eh, <rire> <rire>、hey, mon cher Sinistro, s fais-nous donc e la chère n o m a n t e l a t u r e de cette chère musique que tu viens nous chèrement. b e n oui, on vient d'avoir Chris Chic,、euh, ben, excellent band du Bas-Saint-Laurent, excellent、ouais. band. Je ne sais pas, peut-être bien que les autres tunes poche, là, mais, <rire> parce, <rire> t u n e s vont être poches, mais tu、euh, sais. Ils n'ont pas d'autres t u n e s finalement. Mais cet t e t u n e l à disons qu'elle、euh, est assez convaincante pour la suite.、Mmh. Disons ouais, que c'est assez, assez fou. Tout juste avant, on a eu la formation italienne illogiciste avec、euh, la pièce Dissonant de Perspective du démo Dissonant de Perspective paru en 2003. Euh, on a eu tout juste avant aussi Between the Buried a n d m e avec la pièce Camilla Rhodes. Puis là, je viens de comprendre le petit band québécois qui s'appelle Camilla Rhodes. Vous savez qu'ils ont pris le nom. Ça vient de là, finalement? Bien, je ne suis pas sûr si ce n'est pas le nom d'un personnage. Ça se peut bien aussi, mais je、euh, euh, oui. sens que la coïncidence est quand même assez forte. Mais ce n'est pas grave. Euh, Between the Buried a n d m e sur l'album、euh, de Silent Circus, p a r u également en 2003. Album que j'adore,、euh, c'est fou, fou, fou.、Okay, okay. euh, c'est le, le mot de cambronne de la soirée. Fou, fou, fou. <rire> et la première pièce qu'on a eue, c'est All Guilty, u n band、euh, moitié Torontois, moitié Montréalais.、Euh, band qui promet parce qu'ils veulent eux autres. Ben disons que、euh, ça bûche. Ça bûche, hein. Cake and Steak, là. Mais c'est parce qu'eux autres, ils ont une espèce de concept assez bizarre. Euh, la façon que j'ai lu ça vite vite sur le, le press kit,、mm -hmm. ils disent qu'il y a eu l'album blanc des Beatles, il y a eu l'album noir des Metallica, mais eux autres ils vont faire la couleur première. OK. Fait que la barre est, est haute.、Là. La barre est assez haute, mais c'est un autre genre. C'est un autre genre. Puis eux autres, leurs pièces sont toutes virées sur l'architecture. Parce que ça fait. C'est un mélange assez assis. J'ai regardé la pochette、okay. vite, vite, p i s c'est. Ouais, c'est pété, l e u r a f faire. Mais、ça. quoi qu'il en soit, ce petit bloc-ci était、euh, tout à fait reposant aussi.、Hein? Bon. On aurait pu dormir aisément, finalement, s a u f qu'on a préféré、euh, jasser de part et d'autre.、Euh. Exactement. Excellent choix musical, mon cher ami. Et maintenant, il est dit 22h05 et c'est l'heure. C'est la période de la journée. En fait, je dis ça à toutes les heures. Ben, à partir de maintenant, moi, c'est a u s s i d'habitude, je suis couché puis je dors. Ben, là, aujourd'hui, t'es pas couché puis tu dors pas. Ben, je suis pas couché encore. Non, parce que c'est l e Mechanical Experience. Hey,、euh, ça、oui. fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Je pense que le dernier date de janvier, s e u c'est, je sais pas, janvier, peut-être pas jusque-là, mais ça fait. Ben, ça fait un, ça fait un méchant bout. Ah, ça se compte en mois. Ça se compte en mois aussi. Ah, moi, oui, effectivement. Ça. Il y a eu plein de choses au...、Euh, Qui a bouleversé l'horreur de réanimation dans les derniers mois, qui a fait que, bon, ben, quand on était là, ça ne donnait pas vraiment de le faire, pour X raisons, soit q u e l e a. Mais tu as X, eu beaucoup de jobs. Moi, j'ai eu beaucoup de patentes. Oui, c'est ça. p vu que je viens rien qu'aux deux semaines aussi demander, ça, ça vient, ça f r o i n la patente aussi. n o u on se reprend ce soir. o n se reprend d'aplomb. En tout cas, pour mon bloc à moi.、Là. Ah oui, écoute, on a quand même rallongé un petit peu, parce que normalement, Mechanical, ça tourne autour de peut-être 20-30 minutes. Mais là, on, on a va, deux bons blocs. On va friser、euh, pas loin, le, je te dirais, du 50 minutes ce soir. Et je te laisse l'intime, l'insime honneur, devrais-je dire, de partir l e b a l On part en 89. D'accord. Avec un album culte.、Mm -hmm. Une pièce culte qui a fait tomber ben des petits culs en bas de leur chaise.、Mm -hmm. On parle de Ministry. Oh! Ministry, ils ont décidé d'ajouter des touches de métal dans le tout. b e n oui. Premier album qu'ils ont fait ça? Ben, je te dirais que l'album. Ben, l a l b e n d a t l'année, avait commencé un petit peu. moi, ok, mais ça, i est là. Il é On s'est entendu quand on a entendu ça la première fois, on a fait h e s Calvaire, s que c'est ça. Effectivement. Tu sais, on est tombé d'un autre coche. Oui. Puis, j'ai choisi le classique de l'album. Quoique c'est tous des classiques de l'album? Thieves. Let's go. GO! Jeudi 14 mai, le groupe Saga p o o l débarque à l'Embuscade. Dès 22h, venez fêter avec le groupe Saga p o o l e Pieds à la porte, seulement 8 dollars. Saga p o o l à l'Embuscade, un spectacle à ne pas manquer. L'Embuscade, 1571 Rue Badeau, Trois-Rivières. ん Arriver juste dans les temps. Hein? Hein? Hein? Hein? hein? hein? Suis-je un petit coquin, oui ou non? T'es d'une platitude mortelle, c'est ça que t'es. Hein? C'est épouvantable, man.、Oui. J'ai réussi à vous en pousser deux, pas pire, hein? Hein?、Ah, en tout cas, <rire> je peux te dire que l'avant-dernière, moi, ça m'a eu comme、euh, yes, juste à l'époque. Oh, il a allumé、anges. vite, même、Absolument. si c'était pas métal.、Euh, euh, J'ai mis ces deux dernières pièces-là parce que je trouve que c'est une grande influence vers le métal industriel d'aujourd'hui. Euh, S'il n'y aurait pas eu ces deux bandes-là, il n'y aurait possiblement pas ce qu'il y a de métal industriel aujourd'hui, tout court. Ah,、oh, c'est clair.、Euh, on a eu Front 2 4 2 avec l'excellente、euh, Operating Tracks de 1982, paru sur la, le premier album Geography.、Euh, ceux qui cherchent Geography, il a été réédité en CD en 2004 sur、euh, Play It Against Sam. C'est trouvable、euh, n'importe où, il n'y a pas de problème. Là. Parce que. La première version était comme introuvable avant 2004, disons. Oui, effectivement. Notez que cet album-là, comme tu me le disais tout à l'heure, c s t été enregistré sur un 4-track. Un 4 t r a c Oui. Juste un 4-track. En s e n ça sonne quand même assez bien. C'est. C'est pas pire parce qu'il n'y avait pas de drums e n r e g i s t r é c'est des machines. là. Oui, mais c'est ça. Ira...、Ouais. Mais c'est quand même. tu sais, Pas 82, moi, de dire sur un 4-track, c'est、mm -hmm. surprenant.、Ouais. Quand tu dis ce qui n'y est pas pire, dans les mêmes années-là, ils t'épaisent des 8 et des 16.、Mm -hmm. Eux autres, il、bon, n'y a pas un moyen. Regarde, on est un petit groupe de Belgique, puis、uh, let's go, 4-track.、Uh, juste avant ça, on a eu.、Uh, Tes idoles. Yes, Skinny Poppy. Skinny Poppy avec、euh, la pièce,、euh, ben, la très culte,、euh, cultissime même,、mm -hmm. uh, Assimilate,、ouais. euh, parue sur le premier album officiel de Skinny Poppy, si, hormis le premier EP dans le fond. Ouais, b e n sûr, effectivement.、Là. t as eu Remission qui est parue en premier, après ça, c'est Bytes sur laquelle figurait、euh, Assimilate, parue sur euh, Network euh, Records. Il、euh, faut dire que ce qui n'est pas plus est un band canadien. Puis Network était une, une étiquette canadienne.、Mm -hmm. Puis étiquette qui é t a i très, t très, très prolifique dans les années 80.、Euh, ouais. Ils ont sorti un paquet de bandes comme、euh, Grapes of Rats. Sarah m c l a r a n Frontline Assembly, effectivement, tu me fais、mm -hmm. euh, signe. Ils, ils ont sorti une multitude de platitudes aussi, c'est、ah, un problème. Tu、euh, beau... entends que les labels ne sortent pas tous des, des, des hits.、Là. Non, o n c'est clair, mais、euh, ils ont sorti beaucoup, beaucoup d'artistes qui, aujourd'hui,、euh, si Network n'aurait pas été là, ces artistes-là ne seraient pas là.、Mm -hmm. Euh, on a eu Lard, Lard,、ouais. avec、euh, Jello Biafra et Al Jorgensen de Ministry sur l'album、euh, Last Temptation of Reed de 1990. Mon... C'est 93, c'est ça? 93, 13, oui, c'est ça. 1993 avec.、Euh, non, non excuse-moi, on est d les p a t a t e s C'est 90, t'as raison. C'est 90, oui. C'est、ouais, 90. C'est ma faille, je jouais mal n o u C'est effectivement、terres. 90. C'est 90, ouais, 10, ouais, 90 ouais, oui, ouais. parce que. Euh, le premier EP é t a i t s o r t i a i t 789, dans le fond. C'est quand même pas mal l'album représentatif de l'art. Je pense que oui. Je pense que ce qu'ils ont fait par après, ils auraient pu comme laisser faire, dans le fond. Oui, c'est un petit peu、euh, tel que tel. C'est ça.、T'sais, dans le fond, c'était l'art. C'était Ministry, chanté par Jello Biafra, ouais, dans le fond. Effectivement.、Euh, c'est le même, même principe、euh, avec la pièce Pineapple. Pineapple. Oui, et quand.、Euh, Toujours pensé, quand on demande aux gens comment se dit Anana s en anglais. Ananas ou Ananas? Non, c'est Pineapple. Pineapple Face, tiré de l'album Last Temptation of Reed, qui est selon moi le seul et unique excellent album de Lard. Puis on a eu la cultissime Thieves de Ministry sur le cultissime Mine is a Terrible Thing to Taste de 89. Ça, ça a été la tangente métal, là, réellement. Ah, Jorgensen ah、ouais. a découvert vraiment que, hey, yes, il y a bien d'autres affaires. Il y a des claviers dans la vie, finalement.、Là. Ben, écoute, ils sont partis de loin. Là.、Euh, Ministry, c'est parti de. En 1979, -19, très... là. Puis c à t a i t loin d'être ce a u j o u r d, d、ouais, ouais, ouais, ouais, h u、ouais. là. Tu entends que, quand, comme on, ce qu'on discutait, toi et moi, hors ondes, là,、euh, Everyday is Halloween, là,、euh, que, que j'ai encore le 12 pouces en、ouais. mille. Là. Ben, moi aussi, j'ai ça. C'était du dance music de l'époque. C'est du dépêche-mode, carrément,、ah, du dépêche-mode, un petit peu plus méchant, mettons. Encore là, encore là. Il y a une coupe de tours qui n'était vraiment pas méchante. Aujourd'hui, bien.、Euh, 20, 25 années plus tôt, ben là, il se retrouve à avoir fait une trilogie contre le président Bush. C'est bon, c'est bon. Surtout le dernier album officiel, euh, euh, Last s o c c e r qui est un album, waouh, c'est、ouais, carrément débile. D'ailleurs, comment t as trouvé le show en fin de semaine? Comment j'ai trouvé? q u e l q u u n part, en s e l e v a n t une boîte de céréales, mais je me suis endormi sur le,、okay. les, les Cheerios. o u i c'est ça. Eh、hey, bien, c'était des très bons choix. Ça ça m'a rappelé de. Bien, Je veux dire, avec Front 2K2, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Bien, on ouvre une porte pour les prochains m é c a n i c a l s On va peut-être pouvoir.、Euh, on va pouvoir driver un peu plus large. On va pouvoir driver plus large un peu. Oui,、oh, oui. Sans, sans y aller vers le Legendary Pink Dots, là, parce que là, on va,、ouais. on, va, on va comme s'endormir un petit peu. Oui, c'est sûr est que c'est un petit peu plus d é p r e s s i l On va f a u v o i r y aller un peu plus,、euh, un petit peu plus pété. Là, En ce qui me concerne, bien, tout à l'heure, tu vois, tu nous parles de Ministry. Bien, moi aussi, j'ai quelque chose qui a rapport avec Ministry, mais c'est une reprise. Une reprise? Oui, tout à l'heure, un peu plus tard, dans, dans le dernier bloc, on va entendre une reprise de Ministry qui est aussi une pièce qui est un peu,、euh, je dirais.、Euh, Un hit qui apparaît sur le même album. Pas Burning Inside. Burning Inside. Celle-là en plus. Oui, Burning Inside, mais cette fois-ci qu'après. C'est avec... pété parce que je voulais mettre celle-là à la place de T. Puis Je me dis, il me semble qu'il m'a dit qu'il mettait Burning Inside par un autre band. Oui. a l o r s tu me l a i s s a s faire. Par Static X et Burton Seabell, t e Fear Factory. Ok, bien c'est ça. Très、okay. bonne version. On va entendre、euh, ça. Entre autres, on va entendre du Red h a r v e s t h e s t o r o y e r 666. Mais on va commencer par un grand classique des P. Je te dirais des brèves incursions que Frontline Assembly ont eues avec les échantillonnages métal. Ça paraît sur le 12 pouces qui s'appelle Circuitry.、Oh, c'est、bon, la, la bon, pièce、ça. Circuitry, c'est Predator Mix. C'est 1995. Ça fait quand même 13 ans de ça.、Mm. Ça va vite. Donc, on écoute immédiatement Frontline Assembly. Après ça, on se tape une petite pièce de pitch s h i f t e r Oh! I'm e o n n a go. r J'espère que ça t'a plu. Ben, moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas. Ouais, c'est pas très représentatif de ce qu'ils font en général. C'est beaucoup plus mental. Je me souviens, tu sais, quand tu m'as donné le nom q u e le kit q u i sur MySpace, on a ça quelque part, en nos petits copains.、Là. Ouais, ouais, effectivement. C'est un band que j'aime beaucoup, moi, qui donne des trucs assez rough, assez sales par bout. Puis là, tu vois cette œ u v n e l à qui s'appelle War Teams, qui apparaît sur l'album Greater Darkness. Euh, C'est plus industriel, par bout, ambiant, pour d e v e un peu plus symphonique. Comme、là. je te disais,、euh, pour la prochaine saison du Mechanical, on va peut-être pouvoir y aller un peu plus avec des affaires comme t e a r Garden,、euh, Legendary Ping Dots, des affaires un peu plus ambiantes. Là.、Ouais. Euh, on va avoir des bonnes idées. o、oh, u、ouais, effectivement. Une... Donc,、euh, c'était effectivement Red Harvest War, theme, War Themes tiré d e Greater Darkness 2007. Juste auparavant, on avait s t a n e y X et Burning Seabrook.、Ah, ça, c'était bon, c'est ça que j a f a i c e i n e s Ouais, c'est une e x c e l l e n t cover,、ouais. t w o w Très bonne reprise de Burning Inside, qui est de Ministube, bien sûr, qui apparaît originalement sur. De t o a e Taste. De Torable ta Taste, t <laughs> <the taste>, effectivement. <laughs> et qui apparaît sur la, la trame sonore de Crow Salvation de 2000. a v e c Pitchifter h et Microwaved. Ça avait que c'était excellent. t r è s bon band, Pitchifter. h C'est un band métal aussi.、Euh, la pièce est tirée de l'album、euh, www.pitchifter.com h 1998. On a ouvert avec Frontline Assembly, la pièce Circuitry Predator Mix tirée de l'album. Mini-album Circuitry de 9 5 On se quitte avec une dernière pièce de Destroyer 666 qui s'intitule Black City Black Fire. Il est tiré de l'album Cold Steel Foreign Iron Age de 2002. Et mon cher Sinistro, je te dis a i s dans deux semaines. C'est dans deux semaines. Puis on, on se met à notre trip dans deux semaines. On va faire un autre spécial de quelque chose. Ça va être une surprise. Pourquoi pas? L'internaute est toujours fait foutre. Destroyer ben, 666. Salut, bye!